Thank、you Je vous remercie, ça fait chaud au coeur. Je vais jouer une petite v i e i l l e r i m e mes premiers albums. On va faire un petit tour dans le passé. C'est bien, si il y a plus trop de place, ça va. C'est bien, vous avancez sur la scène, ça va i t r e de la place pour derrière. Là, ils ont...